et c'est un livre qui contient des fatawas dans lesquels on trouve la réfutation des idées des Khawarij contemporains, et donc là on était arrivé à la question de ceux qui attaquaient les ulama, etc., donc qui traitent les ulamas de kuffar ou des choses comme ça. Et ça, ça c'est une caractéristique qu'on avait dit des khawarichs actuellement. Hein, comment ils font? Ils déclarent les dirigeants, premièrement, koufar, et, par la suite, ils déclarent tout le monde koufar, par la suite, par rapport à ses positions, vis-à-vis -vis de ses dirigeants. Donc, euh, comme on avait lu, on a lu l'explication de qu'est-ce que ça signifie, al-mu'alad, dans l'islam, <coughs> et que c'est pas la compréhension de ces, euh, de ces extrémistes, de ces gens de parmi les khawarij aujourd'hui. Puis là, on va terminer la citation du Cheikh Salih al-Sheikh. On avait euh, lu la, la, la, une partie du livre de Cheikh euh, Bazmoul hein, pour clarifier la question de Al-Muadad. Cheikh euh, al-Sheikh, Salih al-Sheikh, il l'avait expliqué très bien lui aussi. C'est juste que euh, le Cheikh euh, Bazmoul avait des détails euh, plus spécifiques et des exemples plus clairs. Donc j'ai mentionné exemple, euh, son explication à lui. Donc pour terminer la citation du chef, Al euh, Sheikh Il dit: "فصلن احتاجوا إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل الولاء والبراء والمخالفين بالتكفير والتضليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه". Donc le chef dit qu'il faut comprendre comment comment réfuter celui qui s'oppose euh, à nous ou à notre manhaj dans les questions de Wala et le Bara et euh, ceux qui s'opposent à nous dans les questions de Takfir et de Tadlil, c'est-à-dire de déclarer des gens comme étant des égarés et ainsi que d'autres euh, questions, euh, yani quand les choses sont pas présentées, دون رواية كما هي لا يرد الباطل بالباطل، وأن الباطل يرد بالحق. ومن كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا، ومن بدعنا لم نبدعه لأجل تبديعه لنا، وإنما هذه مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق. En dat is het manier van de mensenrechten en de mensonges van de mensonges van de mensonges. is het manier van de mensonges en de mensonges van de mensonges. En dat is het manier van de mensonges. En dat eh bien, c'est pas parce qu'il nous dit qu'on est kafir qu'on doit lui dire à lui qu'il est kafir lui aussi. Et c'est pas parce que quelqu'un nous traite de Moptadir, nous dit qu'on est sur une que qu'on doit lui répondre en lui disant qu'il est sur une bédage lui aussi. Donc ça, c'est des points très importants à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le droit de déclarer quelqu'un Kaffir, ou de dire que quelqu'un est Moptadir, C'est un droit qui appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Ça veut dire que c'est pas le droit de personne de de, de déclarer quelqu'un comme étant mécréant ou kafir ou mutadir ou des choses de ce, de ce genre. Ce verdict-là, ce droit-là appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que on peut uniquement dire que quelqu'un est kafir si Allah a dit qu'il est kafir. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à propos d'une personne qu'il est kafir, sans qu'il y ait les preuves établies de la, de, du Coran et de la Sunna pour déclarer cette personne-là comme étant kafir, après qu'on ait vérifié les conditions et qu'on ait vu qu'il n'y a rien qui empêche l'application de ces verdicts de ce verdict-là sur la personne concernée. Donc ça, c'est des questions très importantes, parce qu'il y a des gens qui disent Ah, si quelqu'un nous dit qu'on est kafir, si quelqu'un que si quelqu me dit que je suis kafir, automatiquement je vais lui répondre c'est toi qui es kafir, mais ça c'est répondre à un mensonge par un mensonge, c'est-à-dire la personne elle nous déclare kafir sans se baser sur une preuve, sans ramener de référence du Qur'an et de la sunnah, et donc on n'a pas à lui répondre euh, par euh, l'ignorance, si la personne qui nous traite de kafir, elle a juste une erreur hein, dans son aqidah ou bien, ou bien non pas une erreur mais parfois des fois elle, elle a jugé par ignorance ça veut pas dire qu'elle est kafir c'est pas parce que la personne te traite de kafir qu'elle elle est automatiquement kafir donc il faut juger dans ces questions là non pas par nos désirs, non pas par nos sentiments non pas par nos émotions mais selon le Coran et la Sunna d'accord donc ça c'est très important de comprendre cette, euh, cet aspect là Et on ne dit pas que, comme si quelqu'un dit qu'on est ben on ne va pas lui répondre qu'il est Moultada'a juste parce qu'il nous a dit qu'on est, est Moultada'a. Mais on retourne à quest ce qu'Allah et son messager a dit selon le manhaj des salaf, et on réfute la fausseté par la vérité. Voilà le manhaj, voilà la voie des salaf salafs et la voie de l'Ahl al-Sunnati dans ces questions-là. Moultada'a. Moubtada'a c'est quelqu'un, ou mubtadi'a c'est ceux qui font des innovations dans la religion, qui font des bid'a on les appelle des Et mubtadi'a enfin, c'est au pluriel, puis Moubtada'a c'est un, au singulier. Tu comprends Donc euh, le chef il dit, deuxièmement: ala ha'ula wa ilayhim إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون أو إلى إجابة للشبهات يجاب عليهم فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج مع عبد عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع. ليس للمرء من جاء ولا ملجأ إلا بربه جل وعلا فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء والسؤال الإعامة والبصيرة فإنه يؤتى. Note le Sheikh explique le secret. Deuxièmement, il faut avoir un intérêt. Très très grand pour amener ces gens-là à la guidance. Dans le fait que il faut avoir un intérêt très grand pour les appeler à au droit chemin à la guidance. Parce que parmi ces gens-là, il y en a qui sont tombés dans cette bédah ou qui sont tombés dans cette parole ou dans la voix des Hawarij, par ignorance et par erreur. Wa alaikum salam C'est-à-dire que parmi ces gens-là, il y en a qui cherchent réellement à connaître la vérité, toutefois ils ont été trompés. Non, des fois c'est pas de leur faute, des fois c'est leur faute, mais des fois c'est qu'ils ont été mal informés, ils ont été trompés par des gens, on leur a présenté les choses incorrectement, hein, ils ont été disons, euh, mis en... C'est-à-dire, on les a, on les a induits en erreur. Donc, des gens comme ça, il faut leur donner le bon conseil, et il faut répondre à leurs choubouhats s'ils ont des questions ou des points qui sont pas clairs dans leur compréhension de l'islam, leur expliquer, leur clarifier ces points-là, euh, dans le but de les faire revenir au droit chemin. Hein. Parce que, il faut pas oublier que, parmi ces gens-là, comme par exemple, le chef, il donne l'exemple de, Euh, d'un groupe parmi les Khawarij à l'époque de euh, Ibn Abbas qui sont revenus. Allah les a guidés. Après qu'ils étaient, euh, qu'ils aient été trompés par les Khawarij, hein, Allah a guidé un groupe parmi eux et ils sont revenus avec Ibn Abbas. 2000 d'entre eux. Donc c'est pour dire que, parfois, il y en a parmi des gens comme ça qui peuvent être trompés par le discours des Khawarij parce que c'est un discours qui, qui est très trompeur et en même temps, c'est un discours qui est basé sur les émotions et les sentiments, et bien entendu, euh, il, y a, il y a du vrai dans les paroles de certains d'entre eux, hein, il y en a des choses quand ils parlent de la situation de, euh, des musulmans dans le monde, ça, ça touche les sentiments, hein, ça touche les sentiments des musulmans. Toutefois, même si c'est des situations qui sont, il y en a dans, lesquelles, dans, dans lesquelles la Ummah Euh, disons des situations que la oumma est en train de traverser qui sont difficiles, la méthode ou la la voie pour les régler ces problèmes là, c'est pas en faisant les les actions ou en suivant les les exemples des Hawaïj et de parler de ces choses là de façon émotive, mais c'est plutôt d'enseigner et d'expliquer aux gens leur religion et de les faire revenir au droit chemin hein, avec et euh, yani la sagesse et en suivant l'exemple des messagers. D'accord? Donc, euh, ça c'est l'explication. Puis le chef, il dit qu'il faut pas oublier que dans des, que dans des, euh, situations de grands, de grands, euh, problèmes comme ça dans la Ummah et des, des, des, des, disons des problèmes, des problèmes de fitna, quand il y a des fitna dans, entre les musulmans et tout ça, et ben, il faut toujours se tourner vers Allah, pour lui demander qu'il nous guide. Qu'il nous montre la vérité, hein, et qu'il nous aide, et qu'il nous fasse voir la vérité clairement. Donc, il faut jamais oublier que c'est vers Allah qu'il faut se tourner pour demander la compréhension et la guidance. Ça, c'est une chose très importante. Et demander à Allah, s'il te plaît, de guider ces gens-là qui sont, déviés du droit chemin. Ensuite, pour terminer, le chef, dit, إذا كان, nabiyuna, sallallahu alayhi wa sallam, bah, rua al-mu'ayyadu, Allah, جل وعلا وهو صاحب الشريعه وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه اهدي لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم فكيف بحالنا وحال امثالنا سمع. الحمد لله فكيف بحالنا وحال امثالنا لا شك اننا احوج الى السؤال والدعاء في ذلك ودعاء دعاء لانفسنا والدعاء ايضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك واذا خالف وكفر وضلل واعتدى حتى على الانسان في دينه او في عرضه أو تكلم فيه لا يعني ذلك أن نقابل اساءته بمثلها بل تصبر عليه وتدعو له لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق فقد يستجيبون وقد لا يستجيبون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء Celui qui a été renforcé par, la, euh, été renforcé par Allah hein, et qui est celui qui possède la charia et qui a été guidé par la révélation qui vient d'Allah, il a été guidé vers la vérité par Allah, par la révélation. Et bien, lui, le Prophète, alayhi wa sallam, dans son dua, dans son invocation, il disait Guide-moi dans ce qu'ils ont divergé, guide-moi à la vérité dans les choses qui, au sujet desquelles ils ont divergé, euh, par ta permission, et tu guides certes celui que tu veux au droit chemin. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua-là et demandait à Allah d'être guidé euh, à la vérité, donc qu'est-ce qu'on peut dire de nous-mêmes à notre, à notre sujet est en, On est encore plus en besoin de demander à Allah et de faire un, un, un, un doigt pareil pour, pour être guidé vers le droit chemin nous-mêmes. Alors, euh, la même chose aussi pour celui qui nous a contredit, on sait qu'il qu a contredit la vérité, qu'il s'est opposé à la vérité et qu'il qu qu s'est opposé et qu'il a, euh, qu a déclaré les gens de Koufar et qu'il a déclaré les gens d'égarer et qu'il a transgressé jusqu'à jusqu'à, disons, attaquer quelqu'un dans sa religion ou bien dans son honneur et qu'il a parlé contre lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit remettre son euh, sa transgression ou bien on ne doit pas, disons, euh, lui remettre le mal qu'il nous a fait, pas un mal euh, équivalent. Des fois, il faut juste bien, aller, euh, être patient envers cette personne et invoquer Allah pour lui demander de guider cette personne parce que le but, l'intérêt du, du Talib c'est-à-dire de l'étudiant, celui qui cherche la science de l'Islam, c'est de corriger les gens et de les ramener à, euh, au droit chemin, et s'ils si répondent, euh, c'est tant mieux, s'ils ne répondent pas, Allah a dit C'est ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc, ça c'est le verset 272 dans Sourate Al-Baqarah. Donc, ça, ça vient terminer cette citation du Cheikh euh, Saleh al-Sheikh. Maintenant, au, même, au, au sujet encore de Al-Mu'ala, il y a une fatwa mentionnée dans le livre qui est euh, au sujet de Al-Mu'ala encore, mais par le Cheikh Mohammed ibn Husaymin. Mohammed ibn Saleh al-Husaymin. Et le shé, ça tiré d'une cassette qui s'appelle Fatawa al-Ulama fenirti alati wa tfjirat. Tfjirat al-Menhadj. Donc c'est une, c'est tiré d'une cassette des fatwa des Ulama sur les attentats et les, les, les donc sur les attentats, c'est ça. Et puis, la question c'est Man huwa dhimmi wa al-Musta'min wa al-Mu'ahad. Donc, c'est la question de, au sujet de qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois encore. ا فكي اسكي الذمني الشيخ ابن زي هو الذي يقيم في بلاد الاسلام راس البلاد الاسلاميه بالجيزه والجيزه عباره عن ضريبه ياخذها الامام اعني ولي امر المسلمين على على بشروط معروفه عند الفقهاء كل عام ايضا Donc le chef explique, il dit que premièrement, le Zimni, c'est qui C'est un chrétien ou un juif qui habite dans un pays musulman et qui paye la jizya C'est-à-dire qui paye la jizya c'est une taxe de capitation, comme on l'appelle en français. C'est-à-dire qu'il paye une certaine taxe pour pouvoir rester sur sa religion et le chef dit qu'est-ce que c'est la dizia il dit que c'est une taxe que le dirigeant musulman prend des euh, juifs et des chrétiens qui sont euh, dans le pays musulman en échange pour sa protection et pour pouvoir vivre dans le pays musulman euh, parce qu'il dit que les gens de Zima sont sous notre protection donc c'est pour ça qu'il paye cette taxe Également, donc, il y a des règles qui s'appliquent à ce genre là aussi, comme on avait expliqué euh, la dernière fois. Ensuite, le Sheikh il parle de la deuxième catégorie dans la question, c'est Al-Mu'ahad. Et puis, euh, le Sheikh il dit al et il ولا ضرورة فإنه لا يجوز العهد لأننا مأمورون بأن نقاتل المشركين حتى تكون كلمة الله هي العليا وقاتل وقاتلوهم حتى لا تكون ستنة ويكون الدين كله لله وكان إذا بعث بعثا أو أمر أميرا على عليهم يوصيهم بثلاثة أشياء الدعوة إلى الإسلام فإن أبوا فإن عليهم الجزيه فإن أبوا فإنهم يقاتلون يقاتلونهم وهذا هو الواجب على لِمَام ولكن هذا الواجب لا يجب على المسلمين إلا إذا كان قاد إذا كانوا قادرين للشيخ إذ ولكن هذا الواجب لا يجب على المسلمين إلا إذا كانوا قادرين عليه أما إذا كانوا عاجزين عنه فإنه لا يلزمهم Lee poulillahi ta'ala, fattakullah, ma il dit, walaykum as-salamu alaykum al-mu'ahad, c'est celui que les musulmans ont, uh, salam, Allah. que les musulmans ont fait un entente de paix avec lui. Il y a une entente de paix entre le gouvernement ou le pays musulman et le pays non musulman. Et donc, ils ont fait un pacte ou une trêve ou une entente pour euh, cesser les euh, les attaques ou la, cesser la guerre entre les deux, comme un traité de paix. Donc ça, le chien dit que ça c'est permis lorsqu'il y a un besoin ou une nécessité pour. Euh, faire une, une paix de ce genre, c'est permis pour le dirigeant des musulmans de euh, faire un, un pacte de ce, de ce genre. Euh, non Il dit toutefois, s'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas de besoin, donc ce n'est pas permis. Il dit dans le cas où il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de besoin, ce n'est pas permis de faire une, euh, une entente de paix, pourquoi Parce qu'on est, on est commandé par Allah dans le Coran de combattre les mouchriquines jusqu'à ce que la parole d'Allah soit la plus haute. Comme Allah dit dans le verset 39 dans le surat de et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion toute entière soit pour Allah. C'est-à-dire que rien d'autre que Allah soit adoré sur la terre. Toutefois, euh, le, le mot fitna ici, c'est les, les ulamas ont expliqué que c'est al shirk. Sethna, c'est le shirk, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk, et que la religion entière soit uniquement pour Allah. Le cheikh, il explique, il dit que lorsque le prophète envoyait des troupes hein, pour affronter les moschikines, il les appelait à trois choses. Premièrement, il les appelait à l'islam, à se convertir à l'islam. S'ils n'acceptaient pas l'islam, il leur, il, il leur offrait de payer la jizya. Hein. Et s'ils refusaient de payer la djihad, alors là, ils les combattaient. Euh, ça c'était bien entendu pour, euh, disons, briser les barrières pour ceux qui veulent empêcher la peine de l'islam d'arriver jusqu'aux gens. Donc, ça c'est, qu'est-ce qui est obligatoire Le chef dit, ça c'est l'obligation. Ça c'est obligatoire pour tous les dirigeants musulmans. Euh, ça c'est pas une obligation pour des groupes d'individus individu, qui sont dans le pays qui décident par eux-mêmes de dire, bon, nous on va s'organiser pour faire ça, ça c'est pas de leur, de leur droit de faire ça, parce que c'est des choses qui se limitent uniquement aux chefs d'État dans un pays musulman, et non à personne d'autre, d'accord Et le chef il dit que même si c'est une obligation, ce n'est euh, pas obligatoire aux musulmans, ou ce n'est obligatoire que si les musulmans ont la capacité de le faire, si les musulmans n'ont pas la capacité de faire, donc ce n'est plus obligatoire pour eux, jusqu'à ce qu'ils aient la capacité. Pourquoi Parce que il ne nous commande pas de faire quelque chose qui est plus que quest ce qu'on est capable. Allah il dit craignez Allah le plus que vous en êtes capable, donc si on est incapable de faire cette chose-là parce qu'on n'a pas la capacité matérielle ou autre Et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de le faire, et donc on n'est pas dans le péché si on ne l'a pas fait, contrairement à certains ignorants qui prétendent que si quelque chose est obligatoire, peu importe notre état et notre situation, ben on est obligé de le faire avec les moyens qu'on possède, même si ce ne sont pas des moyens suffisants, hein ça c'est de l'ignorance de leur part. Et euh, il y en a qui se basent sur des versets comme Euh, par exemple quand même une fée قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بإذن الله verset de ce genre pour dire que bon même si on n'est pas euh, disons plus puis aussi puissant que nos ennemis qu'on n'a pas la même force que n'est pas grave euh, si on on fait ce qu'on a à faire Dieu va nous aider et cetera et cetera il faut quand même aussi euh, voir la réalité être réaliste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 Ils ont dit, actuellement, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'est pas, on n'a pas ce qu'il faut. Eh ben, ça y est. Y a, ils savent mieux que ceux qui se prétendent, yani eux-mêmes comme étant des soi-disant mujahideens aujourd'hui. Mais ils oui, c'est ça. Alors que la plupart, c'est des ignorants. A, ils n'ont jamais étudié l'islam avec les ulamas. Ils connaissent rien de la politique ou d'autres choses ils veulent se mêler de choses qui les, qui les dépassent, donc c'est ça le danger actuellement avec ces gens-là. Là, le Cheikh il dit ensuite, « Fatwa Samahatul Mufti al-A'am al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh ». Là c'est une fatwa du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh euh, sur un sujet qui a rapport avec Al-Muhala également, en fait c'est une question d'une personne Il a posé une question un petit peu étrange, hein et vous allez voir, c'est grave, comment la compréhension de certaines personnes peut aller à des extrêmes parfois. Okay? Il pose la question au Cheikh, « Si vous avez dit le kuffar à la tariq, l'âme aqoumou bimudayaqatihim bissayara, wa dalika likurhi lahum, wa mu'adati lahum. Fahal ana bifadihada sawabun ?» <middel> la personne a demandé au Cheikh la question suivante. Ça, c'est le mufti de l'Ardé-Sadiq. On lui a posé cette question. Vous allez voir, c'est un peu exagéré quand même, mais vous allez voir la question quand même. C'est que, la personne a dit, moi, quand je vois des kufas sur le chemin, sur la, sur, dans la rue, je les, je les, disons, je les, je leur ferme le chemin avec ma voiture. Parce que je les aime pas, ja. Dus, est-ce que moi je correct de faire ça, ou bien, qu'est-ce que je fais, c'est incorrect. En dan, le sheikh, il dit, lachetons, c'est, la, يا اخي, la, en, tadam, des, sejara, la. Pouله, sallallahu alaihi wa sallam, فاتروهم, ira, ولكنك لا تظهر لهم لا تظهر لهم الموالاه اما ان تقول هذا كافر تصدمه بالسياره فلا دخل بعهد وامان وعقد فالتزام العهود واحترام واحترام امانه واجب انت لا ترد السلام عليه ولكن لا تؤذيه ولا تحده ولا je de hadith, Men il répond, il dit non, tu pas commandé d'écraser les gens, de foncer dans les gens avec ta voiture, non. Il dit, quand le professeur, m'a dit dans le hadith, dat hebde ul Yehuda wa Nasara, bij Salaam, en ieder alapait uumuhum à la tarikin, fadparrohum, is een hadith qui est rapporté Al-Bukhari, en l'autre, is rapporté par, la musnad. is een hadith, pas de leur barrer complètement le chemin, maar de ne pas leur montrer euh, l'amitié et des choses de ce genre. Donc il dit, euh, en ce qui concerne le cas, que tu dis, ah ça c'est un cas, je vais le frapper avec ma voiture, il dit non, ça c'est pas permis, c'est pas correct, parce qu'il est entré dans le pays avec un pacte, avec une entente, en sécurité, et donc il a un visa et tout, donc il faut respecter ça, respecter notre engagement, et ça c'est obligatoire. Et donc, Toi, si tu veux pas lui donner le salam, tu lui réponds pas le salam, mais de, de là à aller jusqu'à le nuire, lui nuire et de le, l'écraser avec sa voiture, il dit ça c'est pas correct. Il dit, le prophète sallam a dit dans un hadith authentique, rapporté par le Bukhari, il dit, celui qui tue un non-musulman qui, qui a une entente de paix entre nous et lui, Il ne, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Et son odeur, elle peut être sentie dans une distance de quarante ans. Donc ça veut dire que c'est un grand péché pour quelqu'un que de faire du Yani, de tuer quelqu'un qui est, même s'il est kafir, comme on dit, il est kafir, mais ce ne n'est pas permis de le tuer, et que celui qui fait ça, eh bien il risque de ne pas Yani, euh, sentir l'odeur du paradis. Enzoet, le sheikh, il dit, wa kaul, al-Nadi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ الطريق, الطريق, hadith lorsque vous les rencontrez sur le chemin, faites-leur prendre le chemin le plus étroit du chemin, sur la route. Faites-les passer par le chemin le plus étroit, Et ça ça veut dire que tu euh, marches sur le chemin puis tu les, tu les fais prendre le chemin le plus étroit, ou le côté le plus étroit, mais tu ne dois pas les, aller jusqu'à les... Euh, il est passé avec ta voiture il leur bloquer le chemin avec ta voiture il dit ça, ça ne confine pas C'est pas quelque chose qu'on doit faire maintenant, dans le même sujet de Al-Mualat ils ont posé la question au Sheikh Salih Al-Sawzan la question c'est qu'est-ce qu'il y aura dans cette fâtre le sable et le tarn et le avec les et les في التفجيرات وان عند علمائنا ضعف في الولع والبراء فارجو ان توجه لنا نصيحه في هذا الموضوع وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا شيخ ديك نو premier la question c'est dans l'époque actuelle il y a beaucoup il y a beaucoup de Euh, de ces temps-ci insultent et attaquent les ulamas, les grands ulamas en particulier, et qui les déclarent, euh, qui leur, les traite, euh, et qui les déclare de kuffar ou bien fous, ou des choses comme ça. Surtout en particulier lorsqu'il y, y a des fatwas qui sont apparus au sujet des euh, des explosions et des attentats. Il y a les ulamas qui ont fait des fatwas pour dire que ça c'est interdit, que c'est haram. Donc Il y en a parmi ces groupes-là, ces gens de Khawarin, qui ont dit que, ah, les ulamas, ils ont une faiblesse, hein, al -wala, al -bara. ils sont pas, ils ont, euh, ils ont des, des faiblesses dans ce sujet-là, ils disent pas la vérité, ou okay. bien, ils disent pas les, les, la vérité dans les fatwa. Donc, le chef, il dit, j'aimerais, euh, que vous donniez une, une nasiha dans ce, à ce sujet-là. Euh, Et c'est comment on doit répondre aux jeunes qui disent des paroles semblables La réponse du c'est al wajibu 'ala al-jahil an la yatakallam wa yiskut wa yaxaf Allah, wa la yatakallamu bi ilmin alim. Allah Taala dit :« innama ceux qui al interdit ma leur minha wa choses étranges et les apparences qui ne al Donc, le Shaykh dit premièrement, que, qu'est-ce qui est obligatoire C'est que l'ignorant se taise, il ne doit pas parler. Les ignorants doivent se taire, ils ne doivent pas parler. Et qu'ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne doivent pas parler sans connaissance. Comme Allah s t al le verset 33 dans Surah Al-A'raf, dit, Monseigneur a uniquement interdit al-Fawahish. Al-Fawahish, c'est les paroles et les actions qui sont laides, comme le zina et d'autres péchés de ce genre. Ma ضahara minha wa ma bapon. Ce qui est apparent de ces péchés-là est ce qui est caché. Hein, ce qu'on fait en cachette, et ce qu'on fait ouvertement. Wal isma wal bariya les péchés, la transgression, sans droit, sans qu'on ait le droit. Et d'associer avec Allah ce qu'il n'a, ce, ce au sujet duquel il n'y a aucune autorité, ou aucune preuve. Et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc, comme les relemans ont expliqué dans ce verset-là, Allah Spantala a parlé des choses qu'il a interdites par, euh, disons, par, gra par gravité, selon la gravité, en commençant par, le, ben, en commençant par le moindre, pour aller au plus, au, au plus dangereux, au plus grave. Et il termine donc par, il a parlé du shirk, et, non, il a parlé du, des fawahish, des péchés, etc. Ça, c'est des choses qui sont haram. Ensuite, il a parlé de quelque chose encore plus grave qu'avait le shirk. Puis, en terminant, il a parlé du fait de dire à propos d'Allah ce qu'on qu ne connaît pas. Ce qu'on n'a pas de connaissance. À, donc, de dire à propos d'Allah des choses sans savoir. Et donc, c'est pour montrer que de parler à propos d'Allah sans connaissance, c'est plus grave que le shirk. Parce qu'en en fait, en réalité, c'est quoi C'est que la base du shirk vient du fait qu'il y a des gens qui ont parlé à propos d'Allah sans connaissance, puis qui ont menti à propos d'Allah, ou qui ont inventé des mensonges à propos d'Allah, et donc ça, ça fait en sorte que les gens sont tombés dans le shirk, donc c'est pour ça que euh, de parler à propos de l'Islam, de parler à propos d'Allah sans savoir, sans connaissance, sans preuve, c'est une chose très très dangereuse, très grave. Le shaykh dit Le dit المسائل وعليكم السلام ورحمه الله ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير وايضا الغيبة الغيبه والنميمه والوقيعه في أعراض بنات الامور والوقيعه في أعراض العلماء فهذه اشد انواع الغيبه اسال الله العافيه فهذه فهذا الامر لا يجوز انا شايفه ليكسبيك سي Euh, que ce n'est pas permis pour quelqu'un qui est ignorant de parler dans les questions qui ont rapport avec la science de l'islam, en particulier les questions qui sont parmi les plus grandes questions les plus importantes comme le tekfir par exemple, parce que le tekfir c'est une question très délicate et très dangereuse, donc c'est ce pas permis à un ignorant de parler de ces choses-là, et en, euh, il dit également que c'est ce pas permis de faire du riba, c'est-à-dire de parler dans le dos, ou de faire transmettre des fausses rumeurs, un namima, transmettre des rumeurs à propos des dirigeants, et à propos d'un lama, et d'atteindre leur honneur. Ça, c'est parmi les pires formes de riba. Hein, quand on parle contre un frère musulman dans son dos, déjà ça c'est grave. Donc imaginez quand on parle dans le dos d'un savant de l'islam ou dans le dos d'un dirigeant des musulmans. Ça, enfin, c'est encore plus dangereux, plus grave. Et donc, les chefs, ils ont demandé à Allah son, son, son indulgence et son pardon. Et, et donc, ça, il dit que ça, c'est une chose qui est interdite. Et ensuite, il continue, il dit, هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون ومن شؤون العلماء يبينون حكمه الشرعي أما عامة الناس والعوام الطلبة المبتدئين فليس, فليس هذا من شأنهم قال تعالى إذا جاءهم وإذا جاء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو raddhou hu إلى الرسول و اولي الامر منهم لالمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم الشيطان قليلا Donc, euh, le sheikh, il explique que les questions de qu'est-ce qui se passe actuellement comme euh, les questions de takfir et tout ça puis les questions de des attentats et ces trucs-là, ça c'est des choses qui concernent les responsables parmi les dirigeants musulmans et ceux qui ont, disons, des expertises dans ces sujets-là, c'est à eux de faire des recherches et d'arriver à euh, une, une, une réponse à, à, à ces problèmes-là en faisant des recherches et en se consultant entre eux, et donc ça, ça fait partie Des affaires qui, euh, qui regardent les ulama et les dirigeants, pour clarifient les, en particulier les ulama pour qu'ils clarifient le verdict de la charia à ces sujets-là. Sujets Mais pas les, les gens ordinaires, les, gens, les musulmans ordinaires ou les débutants dans la science islamique, ça c'est pas de leurs affaires. Et le chef il mentionne le verset 83 dans Surah nisa qui dit Et lorsqu'une lorsqu affaire leur arrive, qui a rapport avec la crainte ou la sécurité, il la diffuse. Mais si seulement il l'avait ramené à Allah, euh, si seulement il l'avait ramené au Messager et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement parmi eux, eh bien ceux d'entre eux qui ont euh, la connaissance, etc., qui savent comment extraire les, les, les, les, les, les, les verdicts les paroles des paroles d'Allah et du Messager, eh bien eux ils auraient su quoi faire avec ces informations-là et si ce n'était pas de la grâce d'Allah sur vous ainsi que de sa Miséricorde vous auriez tous suivi le shaytan, excepté un petit nombre d'entre vous donc ça c'est le verset et après le Shaitan Zifal Wajibu insa kulli lisan an il qawl fi hazihi l'masa illa siyam al takfir illa siyam alwala walbara l'insan jahil y tatbiquihi wa qad y khata wa qad yahkum Alleen het bezit door de kuffer, en hoe je moet het doen, en je moet het doen. Lijkt me dat als je kafer bent, of het de kafir, en de kafir, en de en de kafir, de Si l'être humain ou la personne est ignorante comment appliquer ces règles-là, eh bien, il pourrait les appliquer d'une façon incorrecte et donc il juge à propos, il parle des gens, on juge les gens, il les déclare égarés ou mécréants alors qu'il est dans l'erreur et donc ça retourne sur lui parce que lorsqu'une personne dit à son frère mécréant ou verser, eh bien, si la personne qu'il traite de ces termes-là et pas tel qu'il le prétend, et bien ça revient sur lui, que Allah nous en protège. Donc le Cheikh il dit Al-Amr Man Allah, Ayyam Sikarissala, Illah, Illa Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, Illah, او من العلماء فهذا لا بد ان يبحث في هذا اما ان كان من عامه الناس من صغار الطلبه فليس له الحق في ان يصدر الاحكام ويحكم على الناس ويقع في اعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينمي ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك فهذا كله يرجع اليه Le chef il explique encore une fois, il dit que ça c'est une chose très dangereuse, et donc toute personne qui crée Allah, il doit garder sa langue, sauf s'il si fait partie des gens qui ont été euh mis en charge de cette question-là, et qui font partie des gens qui ont disons euh, une affaire à faire avec ces choses-là, parmi les dirigeants ou bien parmi les ulama, Alors lui, c'est une personne de, dans cette catégorie-là, et bien lui il n'a pas le choix, il n'a pas le choix de faire des recherches à ce sujet-là, mais les gens ordinaires ou les petits étudiants qui commencent dans la science, hein, ou bien en particulier, bon moi je, je rajoute un point peut-être que le chef n'a pas mentionné, mais ça s'applique surtout à nous, euh, en Occident et à nous. Les nouveaux convertis, ou bien, les gens qui commencent à pratiquer l'islam, qui, qui connaissent rien, ils commencent juste à pratiquer l'islam, puis ils connaissent même pas encore la langue arabe, eh ben, c'est pas à eux de commencer à, à faire des, à commencer à juger les gens, bien commencer à dire, celui-ci est Ka'apir, celui-ci est Sa'asir, celui-ci est Mubtadir, et ils parlent, Des gens et de leur honneur, et il est ignorant, et il parle dans le dos de celui-ci, et il, trans il, dit des, il transmet des rumeurs au sujet de celui-ci, et il parle de questions de takfir et de tafsir, et d'autres questions de ce genre. Tout ça, ça revient sur lui, et ça ne nuit en rien à la personne au sujet, euh, de laquelle il parle, mais ça revient uniquement sur lui, celui qui a parlé contre ces gens-là. Donc le chef il dit ça à « Al-Muslim a yam se kalisana, ou Allah yukallifah, ma la yani, amma ayyatana wal al-ahkam al-shari'ya wa yukhati'u wa yusawibu » ويتكلم في اعراضه منات الامور في اعراض في de rentrer Il t'a épargné de ces sujets-là. Et il t'a épargné de rentrer dans des questions pareilles. Hein? Alors pourquoi tu veux te mettre sur ton dos une charge que Allah t'a pas mise sur toi-même? Il a donné cette charge au ulama. Et il t'en a épargné. Alors dis, Alhamdulillah, émelle-toi pas de ça. Et ça ne te regarde même pas. laisse là cette question, à ceux que ça regarde. Hein? Le prophète sur il a parlé de ça, il y a des hadiths dans ce sens-là, si quelque chose ne te regarde pas, même toi-même pas, ça ne te regarde pas, tu es épargné, tu es sauvé de ça. Hein Alors pourquoi tu veux te casser la tête avec quelque chose qui ne te regarde pas Et donc, euh, tu n'as pas rentré dans les règles de la charia et commencer à dire lui il s'est trompé, lui il a raison, et tu parles de de, de l'honneur des dirigeants de et l'honneur des ulama, et tu juges que celui-ci est kafir, celui-ci est égaré. Et ça, c'est très dangereux. Mais il dit, ça ne nuit que la personne qui fait ces choses-là. Mais ça ne nuit en rien aux gens contre qui il parle. Oui, ça, c'est correct. Parce que tu répètes quelque chose que les ulama ont dit. Sans que tu répètes ce que les ulama ont dit, tu rajoutes pas, tu enlèves pas, c'est correct. Mais le problème, c'est quand tu fais toi-même ton propre jugement. Et que tu détermines par toi-même. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Oui, chercher à faire du truc pour rien des choses comme ça, ça c'est pas correct. Mais si tu dis à quelqu'un, ça c'est pas correct, je veux pas aller avec, jamais Tablir, parce que les ulamas ont parlé contre ça, ils ont dit que il y a l'idée de Aladdin et c'est pas bon. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, ce cas c'est pas comme si tu faisais toi-même ton propre jugement. Tu, tu répètes les paroles des savants de l'islam. Qui ont averti contre ces gens-là. Dans, dans un cas pareil, par exemple, si tu es, si es renseigné au sujet de, de cet endroit-là, oui, si tu es au courant que de, dans cet endroit-là, il y a des jeunes pédra de et que les gens qui enseignent dans cette université-là ne enseignent pas le bon manhadji, ils ne sont pas sur la sunna, parce que là il y a un. Moi, moi, je suis pas au courant parce que je connais pas de, les détails de cette université, mais si tu veux par exemple te renseigner, tu, tu communiques avec les chouyours les et les ulama qui sont par exemple dans ce pays-là, qui sont salafis, qui connaissent le manhaj, et tu leur demandes, est-ce que vous me conseillez d'aller étudier dans telle université Est-ce que c'est correct et, ou non Et là, eux, ils vont te répondre clairement pour t'expliquer. Parce que c'est possible que dans cette université-là, il y ait par exemple quelques profs qui sont salafis, mais ça ne veut pas dire que ça va être eux tes profs. Hein il faut voir, ce n'est pas tellement, des fois, euh, pas tellement euh, facile comme ça d'établir, mais il faut juste vérifier c'est tout, Inch'Allah, puis tout sera clarifié par la suite. C'est bien, alhamdulillah Non, c'est ça, il faut utiliser la sagesse, même si on a la, la, la réponse des ulama sur certaines questions, certains groupes et tout, Il faut bien présenter la chose, des fois aux gens, pour bien leur expliquer avec sagesse et ne pas, pas faire fuir les gens. Hein, puis, euh, des fois, il faut aussi que ça. Quand les gens sont très impliqués puis attachés émotivement à, à ces groupes-là, c'est très difficile de les faire euh, quitter hein, ces groupes-là. Hmm. Bien entendu. Mais c'est ça, tu vas pas demander à quelqu'un qui est sur une bêta, est-ce que vous êtes sur une bêta? Parce qu'il va pas te dire, oui, je comprends. C'est ça. Eh bien bon, quand euh, es bien renseigné à leur sujet, puis tu sais, tu connais leur ignoration et tout, ben dans, dans ce cas-là, ça t'épargne le fait d'aller devoir leur demander quoi que ce soit de questions sur leur bêta, Donc, euh, Il joue des fois avec les, les gens qui ne connaissent pas beaucoup pour essayer de les tromper. Hein. Puis, aussi la question de, de, par exemple, au sujet des individus. Par exemple, si on fait des ulama ont fait des réfutations de certaines personnalités dans le monde musulman qui sont connues comme étant des, des prêcheurs islamiques. ok Souvent, il euh, y a des gens qui écoutent des, des prêcheurs islamiques dans les Euh, dans les satellites, les émissions de, de satellites et tout, sont très connus, très populaires, les gens les aiment. Toutefois, ils ne sont pas des ulama, puis leur manège est incorrect, comme Amr Khalid. Il y avait une période où c'était comme yani, une grande vedette, hein, pourtant yani, il n'a pas d'ilm dans la charia, et, et des fois quand tu disais ça à des gens, tu dis à quelqu'un, ah oh non Amr Khalid, il ne faut pas l'écouter eux ils te disent, ah toi tu parles contre les gens, tu parles contre les ulama'at, des choses comme ça, ils ne réalisent pas qu'en réalité c'est pas toi-même qui fais ce jugement là sur cet individu là, mais c'est les ulémas de l'Islam qui ont parlé au sujet de cette personne, et qui ont averti à son sujet, et toi tu fais juste transmettre les informations que tu as entendues de la part des savants de l'Islam à son sujet, et c'est tout. Donc c'est pas comme si tu faisais toi-même ton propre jugement. Ou quand par exemple tu mentionnes des erreurs de qu'est-ce que Qardawi a dit, ou qu'est-ce que Saïd Khotoba a dit, ou qu'est-ce que Muhammad Khotoba dit, ou Muhammad al-Ghazali, ou bien Tariq Souhaitan, ou bien, euh, yani Amr Khalid, ou bien d'autres. tu peux juste mentionner leurs erreurs et tu expliques ce que les savants ont dit à leur sujet. Et puis c'est tout, le reste. Y'a ni Tariq Ramadan, euh, l'autre, comment il s'appelle Euh, Hassan et Kistan, tous les, les autres euh, de cette catégorie, qui ont un menhach, soit ikhwani ou bien de tendance semblable, ou bien soit, euh, que ce soit des diobandi, hein, comme dans certains sites islamiques, ou il y a des, euh, des, des gens qui ont étudié en Inde ou ailleurs qui, dans les écoles de Dar al Ulum et puis traduit traduisent ces, ces livres-là en, en français, puis puis, ils donnent des fatwas, puis, ils répondent à des questions, en basant sur le, leur manhaj et leur école, alors que c'est des écoles basées sur une maturité, puis qui sont basées aussi sur les, les bid'a des soufis et tout ça. Donc, ces groupes-là, ces groupes-là, il faut juste répéter qu'est-ce que les ulama ont dit à leur sujet. Si on n'est pas des ulamas, on n'a pas de, de, ilm, on, on écoute qu'est-ce que les ulama ont dit, puis c'est tout. Mais si euh, on est au courant d'un groupe ou d'une personne qui a des erreurs et qu'on répète à ah, lui, il a telle erreur ou il a telle faute, il n'y a pas de problème de le répéter, mais on rajoute pas aux paroles des ulama, puis on n'enlève pas non plus des informations, des paroles des ulama, d'accord Puis on fait pas notre propre verblème sur les gens, on ne fait pas des analogies Parfois il y a des gens qui font une analogie rapide. C'est mieux de retourner en ulama pour clarifier, puis pour être sûr avant de parler de quelque chose. Il faut demander la preuve dans des pas comme ça. Le dit bi al ulama, wa ma ولكن يقبض العلم ولكن يقبض العلم بقد العلماء حتى لم يبق عالما حتى لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألو فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا استحيركها <تصفيق> بقتفه البخاري شيخ البدر لفكرة العلم سرّامى أو سرّاً Euh, par la mort des ulama, Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alaihi wa sallam, qui est rapporté par Al-Bukhari, comme j'ai dit, qui dit que Allah n'enlève ne, pas la science en l'arrachant des gens. Mais il enlève la science en faisant mourir les ulama, jusqu'à ce qu'il ne, qu ne reste plus aucun savant. Les gens prennent des chefs ignorants, ils leur posent des questions et ces gens-là répondent sans connaissance, alors ils égarent et ils s'égarent eux mêmes, parce que c'est des gens qui n'ont pas de honte, hein. ils ne veulent pas perdre la face devant les gens, parce qu'ils sont ignorants. Alors au lieu de dire je ne sais pas et de se sauver de l'erreur, ils répondent sur les sujets sans avoir la connaissance et donc ils s'égarent eux-mêmes ils égarent les autres. Donc la façon de se sauver de cette chose-là, c'est de répondre aux personnes, si quelqu'un te pose la question, tu sais pas la réponse, tu dis je sais pas, c'est tout. Si tu sais, tu dis, si tu sais pas, tu dis je sais pas, c'est fini, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui débattent, qui discutent et qui argumentent sur des choses qu'ils connaissent même pas, ils vont commencer une grosse discussion. Des fois tu vois trois, quatre frères commencent à parler, parler pendant des heures sur une question, et il n'y en a pas un d'entre eux qui savent vraiment de quoi ils parlent réellement. Au lieu de dire, laissons tomber cette question, allons nous renseigner, et puis ensuite on va savoir la réalité et la vérité à ce sujet-là, tu les vois en train de se disputer et des fois ça arrive même jusqu'à la chicane, et parfois il y, a, il y en a même parmi eux qui commencent à s'insulter ou à se détester à cause de ces disputes-là alors qu'ils n'ont même pas de connaissance. donc laissez tomber les discussions à ce sujet là jusqu'à ce que vous ayez retourné aux références et aux preuves et quand vous aurez les informations correctes et la, la compréhension et la connaissance là vous revenez et là vous, vous présentez ce que vous avez trouvé comme explication des savants de l'islam et c'est fini hein et donc ça ça nous épargne beaucoup de problèmes et de ne et de pas répondre dans les sujets de la religion sans connaissance Hein? Si tu sais pas, tu dis, je ne sais pas, la adri, et, et les ulama ils ont dit, celui qui répond à une question en disant la adri, c'est comme s'il a, il a donné une réponse, c'est-à-dire, il a répondu, même si tu n'as pas eu une réponse spécifique. Ah ben, c'est ça, c'est, ça, c'est la fin des temps, c'est ça. Ça, c'est la fin des temps. Ouais, quand il n'y en aura plus du tout, là. Mais sinon, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours des ulama, mais quand la fin des temps va arriver, là, c'est, quand la fin sera, quand tout sera terminé, là, il n'y aura plus de ulama, les gens vont prendre des signaux. Oui, même maintenant, comme le frère a dit, il y a des ulama, Mais les gens ne les connaissent pas, ou bien ils ne prennent pas, ils ne retournent pas à eux pour demander des questions. Hein? Parce que c'est comme si on dirait que, bon, premièrement, il y a les, maintenant il y a les satellites. Satellites arabes. On met des gens dans ces émi, dans certaines émissions islam, soit des gens musulmanes ou religieuses, et ces gens-là répondent à des questions. Donc les gens s'imaginent que ceux-là sont des savants de l'islam. Et ils ne savent pas. De ces temps-ci, il y en a qui sont très très connus, Comme, euh, Omar Abdul et, euh, l'autre l'autre, il s'appelle, euh, al kubaisi puis d'autres de ces tendances-là. Et ce ne sont pas des ulama, et ce ne sont pas des falafis. Il y en a, il y en a qui ont étudié, là, ils ont des, ils ont des doctorats en, en, en islam ou en d'autres sujets, mais ça ne veut pas dire que, exactement. C'est pas parce que quelqu'un a un doctorat, a un doctorat en sciences islamiques, qu'il est, qu'il est un savant d'islam. Il y a des juifs, il y a des chrétiens qui ont des doctorats en, en islam. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des savants de l'islam. Donc c'est pas le, le titre de docteur qui te fait être un savant, mais c'est réellement, est-ce que tu as le ilm ou non. Et le ilm, à la base, c'est qala Allah, qala et selon la compréhension des salaf Donc ça c'est le ilm. Et, euh, également, bon, bien entendu, l'application de ce ilm et tout ça qui vient avec. Et, euh, Il y a des gens qui ont le titre de docteur qui ne méritent pas, et il y en a d'autres qui ont le titre, qui n'ont pas le titre et qui méritent. Hein? Hein? Ben c'est ça. Hein? Exactement. Puis là, les gens, c'est ça qu'ils ont pris comme, ils ont pris pour acquis qu'une personne qui a un diplôme et qui dans une université ou qui parle à la télé Au nom de l'islam, ça y est c'est un savant, et non, ça ne veut pas dire ça, donc il faut vérifier, il faut, il faut se méfier, même si quelqu'un parle à la télé, ça ne veut pas dire qu'il est un Alim, hein? donc ça c'est quelque chose qui est très Et il y en a d'autres qui ne comprennent pas ces, ces, ces points-là, donc ils ne vont pas vers les ulama, mais ils vont vers ceux qui sont populaires, ceux qui sont célèbres, ceux qui sont connus, exactement, il y en a qui s'imaginent que Tariq Ramadan c'est un savant de l'islam, Hein? Bon, c'est ça. Tariq Ramadan, c'est pas un savant de l'islam. Qu'est-ce qu'il a étudié Il a fait un doctorat en, en Al-Azhar, je pense. Il a étudié en, il a étudié en philosophie. Al-Azhar, ça lui a pris deux ans. Il a écrit Peut-être qu'il a fait une recherche, ça lui a pris deux ans. On lui a donné un diplôme. Et puis ça y est, c'est fini. Il est docteur. Donc ça veut rien dire, tu vois. Et puis donc, c'est pour dire que bon, ça veut pas dire qu'il connaît rien du tout. Il a de la connaissance, probablement. Il connaît des choses. Sauf que, entre un alim et une personne qui est cultivée ou qui a une connaissance, une certaine connaissance, comme moi, par exemple, disons, je sais certaines choses de l'islam, mais j'ai rien à voir avec les ulama, hein, Donc, c'est juste savoir mettre les choses dans leur perspective. Bon, j'ai lu les livres, j'ai étudié un peu la médecine et tout, bon. Et puis, c'est tout. Mais ça, ça ne fait pas de moi un savant de l'islam. Et euh, disons, ce que, je, ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, j'essaie de l'expliquer, de le clarifier. Mais Yannis, c'est à la limite. Hein. Donc, il y a des gens qui s'imaginent toute personne qui parle de l'islam et tout. Des fois, il y a des frères qui m'écrivent des emails, ils me posent des questions là sur l'islam, comme si je suis un savant. Il, il y en a qui m'appellent cher, mais... Donc, tu et moi, et moi, je vais, tu je vais répondre des fois, je, dis, je suis désolé, mon frère, je peux pas te, je peux pas te répondre dans ces sujets-là, tu vois. Retournons au ulama. Donc, c'est juste pour vous montrer que des fois, bon, c'est ça qui se passe, Des fois, la popularité, ça monte à la tête de certaines personnes, puis, ça, bah, en tout cas, Allah nous Que Allah nous aide. دونك المشايخ والله هذا هو الواقع اليوم الان رؤوس, رؤوس رؤوس جهال يتكلمون باحكام الشريعه ويوجهون يوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون ولا عندهم من العلم شيء انما عندهم تهريج وتهييج قال فلان قال فلان شغل الناس بالقيل والقال وهذا مزداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا ومع الاسف يسمونهم علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله في حين لو تسأله عن, عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي لا يستطيع يجاوب يجاوبك il te aurait avec un جواز صحيحe il dit wallah de aujourd'hui vois c'est parle des questions de la charia et se mettent devant les gens, ils font des conférences, ils font des khutab et ils n'ont rien de la science, ils font juste euh, yani essayer d'extraire de, les gens, puis motiver les gens, yani exciter les gens, un tel a dit ça, un tel a dit ça, hein, ils parlent de politique, de toutes sortes de trucs, et ils, ils, ils occupent les gens par al-qil wal qal ça c'est une expression en arabe al-qil wal al-qal, un tel a dit et l'autre a dit, etc. C'est ça leur discours, et c'est comme le professeur avait dit que les gens prend, allaient prendre des ignorants comme des chefs, et euh, ils les appellent même des relamas, alors qu'en réalité si tu leur poses des questions sur des grandes questions ou sur des verdicts de la sharia, ils ne sont pas capables de répondre d'une réponse correcte, parce que pour eux la science c'est quoi C'est d'être cultivé, d'avoir une culture politique, de connaître qu'est-ce qui se passe dans les journaux puis dans les médias c'est ça pour eux être un avoir du de la connaissance même chez les Québécois ils ils bon, ce sont pas des musulmans les Québécois les Français les Occidentaux en général pour eux avoir de la connaissance c'est être cultivé que de savoir pour savoir hein, savoir pour savoir parler pour parler hein, pas pour le pas pour Allah ou pas dans le but, d'avoir une sincérité envers Allah dans la connaissance que tu acquiers bon c'est normal parce que bon ils n'ont pas été guidés à l'islam toutefois le musulman, le musulman pour lui l'ilm c'est pas ça l'ilm c'est comme on a dit tout à l'heure l'ilm il parle à Allah il parle à Sahaba c'est l'ilm donc après on lui a posé une autre question l'islam l'islam l'islam l'islam l'islam l'islam l'islam Sami aha min aha di toullabi al-ilm, A cause des événements qui se sont produits, il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui prennent pour alliés les kouffards à cause d'une fatwa qu'ils ont entendue de certains parmi les étudiants de sciences. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le verdict à ce sujet-là? Le cheikh Al-Fawzan il répond, il dit: anna muslimani wali en als <sigts> je niet je ne pense pas que les musulmans prennent les koufars pour alliés. Maar vous, vous interprétez euh, le, le fait de prendre pour alliés pas autre que sa réelle signification. C'est-à-dire, vous, vous savez pas réellement la vraie signification de qu'est-ce que ça veut dire Al-Mu'ala dans l'islam. Il dit parce que celui qui prend les couverts pour alliés, c'est soit un ignorant, ou bien soit qu'il est pas musulman. C'est un hypocrite, un monaftik. Parce que le musulman il ne prend pas les couverts pour alliés. Il dit mais il y a là qui ont des affaires, a ne comptent pas les couverts. الزيء والشراء مع الكفار والإهداء للكفار هذا جائز وليس هو من المولاء وهذا من المعاملات الدنيوية تبادل المصالح مثل استئجار الكافر للعمل وهذا ليس من المولاء وهذا من تبادل المصالح النبي صلى الله عليه وسلم استعجر عبد الله استعجر عبد الله ابن أريقت النيسي ليدله على طريق الهجرة وهو كافر maar dat is je andere manier. je een paar het weer een is tu vois, les marchandises des koufars. il y en het weer een andere manier. is Voilà, ça à dire de prendre les couffants pour allier hein, ou de les aimer, euh, exactement. C'est ça. Il dit, le chef que ça c'est permis de, de vendre ou d'acheter, ou de leur faire des cadeaux, si c'est nécessaire. Il dit, ça c'est permis. Et ça ne fait pas partie de prendre un couffant pour allier ou bien de faire des interactions dans les affaires de la dunya. Ça, ça fait partie des échanges d'intérêts entre les pour et les musulmans et ça s'est permis et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait engagé Abdullah ibn Urayqit al-Layth qui était un mouchrik il l'a engagé pour qu'il lui montre le chemin pour faire le hijra de la Mecque jusqu'à de la Mecque jusqu'à Médine parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de son expertise parce que lui connaissait bien les routes dans le désert et donc il l'a payé pour lui montrer le meilleur chemin pour arriver jusqu'à Médine أصفت الشيخ الذي يجوز أن يؤجر المسلم نفسه على عمل للكافر إذا احتاج المسلم إلى ذلك لأن هذا من باب تبادل المنافع أيضا ليس من باب المودة والمحبة حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر أن يبر أن يبر, أن يبر, أن يبر, أن يبر, أن يبر به وليس هذا من باب المحبة ولا تجد قوم لا تجد قوم اؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حظ الله ورسوله وكانوا أباءهم أو أبناءهم ولكن يحسن إليهم ويبر به لأن هذا من الاحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد شيخ الزي C'est permis pour un musulman d'offrir ses services pour travailler pour un mécréant si le musulman a besoin de ce travail, parce que ça, ça fait partie d'échanger les intérêts et les bienfaits, hein, et ça, ça ne veut pas dire que tu les aimes. Hein. Même le, ton père, si ton père est un kafir, c'est permis pour le fils ou pour l'enfant d'être bon envers son père, et ça, ça ne fait pas partie de, le fait, de, du fait de les aimer. Euh, comme Allah il dit dans le verset 22 dans la Surah Al-Mujadala, euh, par exemple, tu ne trouveras pas un peuple qui a cru en Allah le jour dernier qui aime euh, ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, même s'ils sont leur père ou leur fils. Il dit non, il dit ça c'est si tu les aimes pour la religion, mais si tu les aimes euh, pour la dunia, ou quelque chose, tu, fais du, tu leur fais du bien ou tu, leur, tu agis bien avec eux tu une, leur une montres un bon comportement, une bonne attitude pour les choses de la dunya et pour, donner, euh, pour agir correctement avec ton père, il dit ça, c'est pas le mou'alat. <coughs> et il dit que, il y a des de la ta'amulat, ou des choses de la ta'amulat, avec les kuffar avec les hudnats, et les amants, avec les kuffars, ce n'est pas le mou'alat, et ce n'est pas le mou'alat. Le chef, c'est l'experte, il dit qu'il y a aussi des choses qui se font entre les musulmans et les kuffars, euh, comme Al-Hudna et Al-Aman, comme tu fais un pacte ou une, un traité de paix avec les Koufa. comme qu'est-ce qui se passe en Palestine par exemple, que les musulmans et les Juifs ont fait une entente de paix, une trêve. Hein bon, il y en a qui sont contre ça, ils disent non, on n'a pas le droit de faire une entente de paix avec les Juifs, car lui, le Prophète a fait une entente de paix avec les moustiqués dans la Mecca, pourquoi on ne pourrait pas faire une entente de paix avec les Juifs Surtout quand actuellement les musulmans sont dans une position de faiblesse par rapport aux Juifs, donc c'est tout dans leur intérêt de faire une entente de paix et de cesser les agressions des deux côtés, dans le but que les musulmans puissent avoir une certaine sécurité et puis qu'ils soient capables d'appliquer leur religion comme il faut et d'enseigner et d'apprendre et d'avancer pour que Allah, si Allah leur donne une, une capacité et une force par la suite, qu'ils soient capables de se défendre et même de reprendre ce qui leur a été enlevé injustement. Donc ça c'est euh, qu'est-ce que les ulama ont expliqué là-dessus Cheikh Ibn Baz il a des fatwas, mais là il a clarifié beaucoup cette question-là en détail, hein il a répondu euh, à Qardaoui, Qardaoui qui avait dit que nous on, dit, on combat pas les juifs pour leur terre, euh, pour la, la religion mais uniquement pour la terre, que c'était juste pour les questions de terre et qu'il dit que les juifs et les chrétiens sont nos frères en islam, quand le Cheikh Ibn -Baz a fait la fatwa pour dire que, C'est permis de faire une entente de paix avec les Juifs, Kardaoui a répondu, il a dit non, c'est pas permis, on n'a pas le droit de faire une entente de paix, et tout ça. Hein. Donc c'est contradictoire sa position en même temps, Kordawi, comment Il dit que les Juifs et les Chrétiens sont nos frères, et après il dit qu'on ne combat pas pour la religion, on combat pour la terre, et puis après, quand Cheikh Bindas dit qu'on a le droit de faire une entente de paix avec eux, Elle bien lui, le critique, il dit non, on n'a pas le droit, hein? et l'autre cherche une base, il a dit écoute, si, si quelqu'un est venu, il a pris ta maison, et puis te, il, il se met d'accord avec toi, il dit bon ok, je vais te donner la moitié de ta maison, tu prends une partie dans ta maison, tu vas rester dans une partie de la maison, puis moi je garde l'autre partie. Le chef, il dit est-ce que c'est mieux de garder une partie, puis au moins tu pas à la rue, tu as quelque chose, que de de, de rien avoir du tout Hein, lequel des deux est mieux. Donc, euh, il leur a donné également les preuves de la charia pour montrer qu'il y a des ententes de paix qui ont été faites entre les musulmans et les kufrates, même à l'époque du prophète alayhi et même après par la suite. Et donc, si les musulmans, comme actuellement, sont dans une période de faiblesse et tout, et qu'ils ne peuvent pas reprendre quest -ce, euh, qu ce qui leur a été enlevé injustement, eh bien, ils ont le droit de faire des ententes de paix à ce sujet-là. débattu, je ne je sais pas, mais je sais qu'il qu y a eu des, des échanges euh, entre eux là, sur différentes questions hein, et qu'ils ont été en désaccord sur plusieurs points. Donc, euh, ça c'est des exemples, Sheikh dit que c'est permis de faire des ententes de paix avec les coups et si les musulmans respectaient ces ententes de paix-là, ça réglerait beaucoup de problèmes. Hmm. Ouais, et de pratiquer leur religion, non. exactement. Ouais, mais c'est pas bon, c'est ça. Mais qu'est-ce qui, c'est pour ça qu'ils ont pas la paix comme le frère dit, parce que c'est des groupes comme Hamas et djihad et des autres de djihad et tout ça. Et ouais, et eux ils sont indépendants du pouvoir, c'est-à-dire le... ils respectent pas l'autorité du dirigeant. Et donc, ils décident quand ils veulent, comme ils veulent, d'aller attaquer qui ils veulent. Et donc, ils respectent pas l'autorité de personne. il y a le groupe aussi de « Hezbollah, Hezbollah, c'est le groupe des « chiites » là-bas qui s'appelle « Hezbollah ». En réalité, qui ne sont pas le parti d'Allah, mais qui sont le parti du « Shaytan ». Parce que ce sont les égarés, ils sont même pas des, des musulmans. Donc, ces gens-là, non, c'est des « Rasabah ». C'est des alliés. Non, ah, oui, Hezbollah, c'est les Libanais. Mais eux, c'est eux qui attaquent le, toujours la Palestine, c'est eux qui font la fitna tout le temps avec les Palestiniens. Mais oui, et il y a des chiens. Ouais, ben ils bombardent les Palestiniens, euh, les, les, les Juifs. Il a, les... Dernièrement, il y a eu la guerre en Palestine. En en Israël à cause de ça, en Palestine. Mais on dit Palestine parce que c'est pas Israël. C'est ça. Exactement. C'est ça ce que je dis. Donc, dans ce sens-là, Yannis, c'est des exemples. De ces groupes-là, c'est eux qui font la fitna, Parce qu'ils vont pas respecter les ententes de paix que le dirigeant musulman a pris avec ces gens, avec ces juifs-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une entente, eux, ils viennent et ils attaquent. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans ont, euh, de ulama ont dit que ces groupes-là, Ils sont payés par les Juifs en réalité pour agresser à chaque fois et faire des faire des hein. Puis des fois même il y a des il y a des agents qui sont infiltrés dans ces groupes pour motiver aussi à des agressions comme ça, pour donner des des des justifications à ces à, ces, à au gouvernement israélien pour pour continuer leur, leurs attaques perpétuelles contre. Euh, les, les, les musulmans, et pour empêcher qu'il y ait toute paix dans cette région-là du monde. Donc ça c'est des exemples aussi euh, de possibilités de ce qui se passe actuellement là-bas. Puis euh, le shir, il dit donc que ça c'est permis de faire des ententes, des ententes de paix, et que ça, ça ne fait pas partie de Al Mualat, euh, parce qu'il y en a des ignorants actuellement qui s'imaginent que de faire des ententes de paix, c'est... <سؤال> هذا إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة. وهذا مدارا فرق بين المدارة والمداهنة. المداهنة لا تجوز، ولكن المدارا إذا كان على, المسلم على المسلمين خطر. Defahou, bera al kuffar, li tawakki. Had al khatar, fahad, leisa min al, al, al Le aussi, aspect qui est permis, al mudarah. Par exemple, que, qu qu'est-ce qu que ça signifie al C'est que tu donnes au kafir, au mécréant, quelque chose de la dunya pour protéger ta religion, pour garder ta D'accord, dans le sens que par exemple les coufards, euh ils, sont, ils te font du mal ou ils veulent te faire une injustice. Tu, fais, tu, tu te mets d'accord avec eux, tu dis bon ok, je vais vous donner une somme d'argent, mais à condition que vous arrêtez de nous, a, de nous agresser ou de nous faire telle ou telle affaire. Et ça c'est un exemple. Donc ou bien que tu montres, tu montres que t'es d'accord avec eux dans ces affaires-là en échange de quelque chose de la douane. Mais euh, tu es compris, bien entendu. Et c'est juste pour dire qu'ils ne vont pas te nuire ou te faire du mal. Et Al-Mudahana, ça c'est Haram. Al-Mudahana, c'est quoi C'est de transiger et de faire des compromis dans la religion pour leur faire plaisir. Hein pour qu'ils soient contents de toi. Ça, c'est ce que beaucoup de musulmans actuellement, malheureusement, font ici. Hein le le mécréant, il te dit par exemple... Euh, si tu ne restes pas ta barbe, tu peux pas travailler, il reste sa barbe, hein Si le mécréant te dit, tu peux pas prier le vendredi, sinon tu peux pas travailler, eh ben, il dit, ok, je vais pas, je vais pas, euh, prier le vendredi. Si le mécréant te dit, par exemple, à la femme, il dit, enlève ton voile, elle enlève son voile, parce qu'elle veut travailler. Des exemples comme ça, tu vois. Il dit, oh ben, si tu, si par exemple, tu, tu arrêtes pas de parler de l'islam, eh ben, on va pas te donner la nationalité canadienne ou eh bien euh, des, des trucs de même. Puis là, la personne elle dit, euh, personne elle dit, ok, d'accord, ça que je vais, je vais arrêter de le faire pour faire plaisir aux kurdes. Ça c'est le moderne. Hein, hein Si tu fais des compromis, tu transiges avec eux pour abandonner quelque chose de ta religion, ça c'est Haram, ça c'est pas permis. Mais si, c'est, si ils te demandent quelque chose de la douhia, pour pouvoir préserver ta religion, ça c'est permis. D'accord C'est aussi par exemple, tu dis écoute, laisse-moi faire ma prière le vendredi. Je vais te donner, je vais te donner comme euh, 25 dollars ou 50 dollars le vendredi. Tu me laisses aller faire ma prière, puis je reviens, tu dis rien. Hein? Ça c'est permis. Ça c'est un exemple. Parce que tu leur donnes quelque chose de la doumia pour protéger ou pour garder ta religion. Ça c'est correct. Mais tu leur donnes ta religion pour protéger ta doumia ou pour garder ta doumia, ça c'est pas permis is het tussen al de en al daanen. Maar wacht, ik wil er is niet veel tijd. Er zijn 5 minuten. Ik en Je hebt het in de wet. Je hebt het in de wet. il hebt het in de Je in de wet. Je hebt het in Je hebt het in de Je hebt Je Euh, quand t'as oui, peur des, des kufabs qu'ils vont te, te... Ouais, non. <coughs> ouais, non, la différence entre taqiyah des shi'as et taqiyah dans, dans l'islam, c'est que les, les shi'as, ils font taqiyah contre les musulmans. Et ça, c'est le nifa, en réalité, c'est de l'hypocrisie. Ils cachent leur croyance aux musulmans pour ne pas montrer, montrer euh, leur vraie croyance aux musulmans mais euh, quand tu fais le taqiyya dans le sens que tu crains que, que les koufars te, te, te tuent ou te fassent du mal parce que tu es musulman, ça c'est permis de cacher parfois dans, dans des camps comme ça. On va dire que tu es dans un pays qui est en guerre contre les musulmans, ouvertement, une guerre déclarée officiellement et tout, ok, et que toi tu fais partie de, des musulmans puis que si ils, on va dire que tu es dans l'armée ils t'ont forcé à, à joindre l'armée pour rentrer, pour aller à, par exemple combattre contre les musulmans, puis toi tu es musulman, mais tu sais que si tu dis à ces gens-là que tu es musulman, tu vas te faire tuer, et que tu peux pas prier, T'es es, es, es comme contraint, et dans un cas comme ça, c'est permis de cacher, euh, de cacher. Oui, même si tu ne fais pas tes prières dans des cas comme ça, ou bien tu les fais juste, tu les fais tes prières mais d'une façon qu'eux ils peuvent pas voir comme si tu les fais sans faire les mouvements assis ou des choses comme ça. Pour pas qu'ils t'attrapent, pour pas que tu te fasses tuer. C'est permis dans des cas comme ça. Mais ça, c'est autre situation. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, acceptez si vous créez la Euh, d'un, mal et donc vous, euh, يعني, vous essayez de vous protéger de ce mal-là. Donc dans ce cas-là, c'est correct. Euh, donc c'est ça. Et la chien, dit, « Donc on a besoin d'un fiqh et on a besoin d'une connaissance. mais كل فعل من الكفار ولا هذا من الجهل ومن Ou bien le talbis à Donc, euh, il y en a qui prennent toutes les actions que les gens font avec les kufas, ils l'interprètent comme étant euh, une, une mouala, une forme de prendre les kufas pour allier. Et ça, c'est de l'image, c'est une erreur. Et ça, c'est pour tromper les gens. Il dit Falhasim, la yadkhoulou fi habihi l'humour illa al-fouqaha, ahlul al-ilm. La yadkhoulou fi ha, tout al-ilm, Enzof Mutalimin, Jacoudun Fija, Jijhalilun, Jijharrimun, Jijttehimun Nas, Jijkoulun Hadihim Wela, Wom Laijarifun al al on voit que Cette question-là, c'est seulement les qui ont du fiqh qui ont une connaissance du fait et tout, qui connaissent la religion, qui rentrent dans ces questions, mais pas les petits étudiants débutants, ou les soi-disant les, les intellectuels ou les gens éduqués, mais qui n'ont pas atteint le niveau des ulama, eux ils ne rentrent pas dans ces questions-là, ils commencent à dire que ça c'est halal, ça c'est haram, ils commencent à accuser les gens, hein, ou ça c'est et ça etc., ils disent ça c'est pas permis pour eux de mentionner ces choses, de parler de ces affaires-là, alors qu'ils ne connaissent pas les questions de la charia à ce sujet-là et les verdicts, ça c'est dangereux, c'est dangereux pour la personne qui rentre là-dedans sans connaissance, parce qu'il parle à propos d'Allah sans savoir. Hein. Et donc le, le cas qui est Moualat, le fait de prendre les coufards pour alliés, quand est-ce que, que ça rend quelqu'un kafir? c'est quand il prend les couffards pour Alliés, pour sa religion et pour sa mécréance et pour son shirk et pour les, ses croyances, là il sort de l'Islam, mais sinon, dans ce cas-là tu peux pas dire, si c'est autre chose, si c'est pour les choses de la dunya, tu peux pas dire qu'il est kafir d'accord Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis euh, on continuera la, la semaine prochaine, Inch'Allah, si tu veux, nous